بسم الله الرحمن الرحيم ناقشنا فيه باب باب الصبر على مرضات الله نعم ما هو الصبر الم المذكور في هذا <سؤال> توضيح ما هو الصبر உதய நா بسم الله تعالى طسم قبل هذا من ماذا من ماذا انا على على معصيه الله وعلى عدم الصبر في فارس هذا عكسي مصبر انا اريد الصبر هذا لغه تنى. طيب شرعا شلعان. شلعان. ما هوش الصبر الشلعان. ثم أكثر من அ ان ياها شيء صبر عام وحبس النفس عن السخط وعن الشكاوى عند الابتلاء عند المصائب فهمت الفرق tu retiens ton âme de se révolter de se mécontenter de se plaindre lors d'un malheur لا, ثم يتي تقسيم ماذا الله العكس الصبر ما தக்னா عن أيها! إذاً, إذاً, إذاً, إذاً, إذاً, إذاً, إذاً, إذاً, إذاً, إذاً, إذاً, الثالث? إذاً, إذاً, إذاً, إذاً, إذاً, نعم. مهمة الحروف الجاء reste أبتاة pour le معنى de la phrase. طيب! نواصل! آآ.. ما يبدأ? يقول الموالف رحمه و تعالى وأن أنس أراد يروا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا راد الله بعبده لخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا راد الله بعبده شر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به ومن قيامة وكل دي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Que si Allah a jugé le bien pour son serviteur, il lui hâte. D'accord, la ukuba, c'est-à-dire on pourrait dire on pourrait le mot punition, le mot châtiment ou le mot rétribution en ce bas monde. Et si il veut le mal pour son serviteur, il ne l'atteint de rien du tout afin qu'il vienne avec tous ses péchés au Mahiyama et là il ont ça la compte à ce moment-là Donc alors je le ma connu qu hier que Allah عز وجل te prouve et que cette épreuve t'enlève des péchés D'accord, elle t'enlève des péchés Donc elle à tes yeux peut être un char et en vrai elle est une messaha pour toi que tu racontes ou pas Wajaha fi hadith Az-Zun Nabi Hurayra قال النبي صلى الله عليه وسلم dans dans dans leurs, dans leurs, biens, dans leurs, proches, leurs enfants, A tel point qu ils, qu ils viendront يوم devant الله عز وجل Et ils n'auront pas de péché à rendre compte par rapport à ça. Pourquoi Car ces éprits sont venus, ils ont purifié. Ils leur ont tiré tous ces péchés-là. Mais cela, c'est qu'ils ont patienté, on les croit, et ils ont cherché la récompense. Et il y en a d'autres, leur tâtir, leur tâtir, leur tâtir, leur tâtir, leur tâtir, leur tâtir, leur tâtir, leur tâtir, leur tâtir, leur tâtir, leur tâtir, leur tâtir, leur tâtir, leur tâtir, leur tâtir, leur tâtir, mais leur عقوبه pour leur بيشيه يوم القيامه وهذا اشد هذا اشد كما يدل عليه هذا الحديث ان شاء الله لا يكون في الشحن كذبات اذا رد الله بعبدي الخير المراد بالعبد المؤمن والمراد بالخير هناك تكفير للذنوب سمع الله سبحانه وتعالى و صوته له بيان ساعه سي quoi le sens voulu là c'est Le mou'min, le croyant, pas le kafir. Parce que le kafir, c'est un abd aussi. C'est un abd âme. Là, on veut le abd et le khas. Celui qui est abd, et qui l'assume et qui l'a voulu. Donc, on vise par là le mou'min. Et le khay qui est venu par ce hadith, c'est l'explication de ses péchés. Que Allah veut le purer de ses péchés. Il dit que le mou'min est le croyant, il dit que le mou'min est le croyant. Il dit que le mou'min est le croyant. Donc, lui, il veut lui précipiter, justement, le châtiment. Ça peut dire comme ça, dans la dunya. C'est-à-dire qu'il veut lui faire euh, le purifier de ses péchés. Et cela, par les épreuves et par les malheurs qui pourraient le toucher. Et cela, par les épreuves et par les malheurs qui pourraient le toucher. المراد بالشر هنا عذاب الاخره لو كان سيفو بوسفيتور لو مال و المال اللي هو لا سي سي الشطيمون دو لو ادلا يعني سي الله veux que son si châtiteur soit châté dans l'au delà امسك عنه بجنبه كا il le laisse en fait اي اخر عنه العقوبه بتنبه انه لا تنتظر pour le péché qu'il aura subi qu il aura commis il ne l'attend pas pour le péché qu'il aura commis حَتَيُّ وَفِيَابِهِ وَمَلْقِيَامَةً إِيَا أَتِي بِذَمْ بِهِ كَامِيُّ لَنْ يَوْمَلْقِيَامَةً <muchas> C'est-à-dire que Malaqiyama il va venir avec son péché entier en ce moment il n'aura pas été purifié donc Jomalaqiyama il vient avec son péché et là il sera rétribué en conséquence quand il dit شَتْشَيَامَةً il ne veut pas dire لُنَارُ الْخَالِدَن mais ça peut être عَذَبِ الْقَبْرِ وعذاب النار دخول في النار طب حيسا قبل دخول الجنه الشرح الاجمالي يوبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى قد يصوب المصاعب لعبده المؤمن وذلك لكي يطهره من الذنوب والخطايا التي قد تدبر منه في حياته لكي يفد او يفيد على الله يوم القيامه وقد خفف حمله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 الْجَعْنِفِي الْدُنْيَةِ تَتْحِيرَنْ وَتَكْفِيرَنْ زَنْبِهِ Celui qui s'est mis une sentence dans ce monde pour une chose qu'il aura commise, par exemple quelqu'un qui aura fait zina et qui aura subi la peine, يوم الْقِيَامَةِ c'est effacé. Quelqu'un, مثلا, qui aura volé et se fait couper la main pour ça, son péché lui aura été expié par cela. Celui qui aura bu qui aura été frappé pour cela, il est dans يوم الْقِيَامَةِ et le péché qu'il aura de cette... De cette de cet alcool qu'il aura bu sera expiée à part si on recommence après à part si on recommence après mais sans quoi la sentence subie qui dunya pour tabar taqfiran l'ilzem al-murtakab ala mouhim ala min'adillah il al al al a cool ayo marquillama il a fait son livre par la main droite Et ça c'est un bon signe car les péchés qu'il a fait Déjà, zu, already, ils, ont, ils ont déjà ils ont la nourriture ils vont ils auront déjà été expiés dans la dounia par différents mal différents malheurs qu'ils auront touché. Wa inna Allah la yumsika ou la yumsiku al masa'ib 'an ba'd an-nas la hubban lahum wa ikraman wa inna masd rajulan law fi al hayat likay yatiya yawm al qiyamati wa qad 'azuma dhanbuhu wa saqal hamluhu wastahaqa 'azab Allah. Edoujo Allah assobel, tu les vois faire vraiment le mal. Ton péché et pourtant ne arrive rien. Et cela justement, c'est comme dans le hadith, quand le Qiyama viendra et il va tout endosser. Il va tout endosser. Donc ça s'appelle istidraj. Comme il dit que les koufar au moment à la base des koufar, eux ils sont istidraj. Ils les vivent. Ils ont beaucoup pour beaucoup rentrent ce qu'ils veulent. D'accord Ils ont des bienfaits qui leur viennent. en à... quantité pourtant hein, ça ne se met pas tout ce qu'ils ont fait ils l'auront maintenant on ne dit pas que des fois les koufas des fois un mal, ils le subissent pas dans cette douille, ils le subissent ils font un mal et le, le mal ils le payent il leur arrive quelque chose pour un mal qu'ils ont fait ou deurah ou quoi ou quoi mais au moment, ce mal qu'ils auront fait il n'est pas effacé pour eux il n'est pas effacé pour eux Par exemple, un kafir, salaine, euh, il a fait un zoom à quelqu'un. Je ne sais pas, par exemple, il a, il a tué quelqu'un. Et ensuite, il lui arrive, par rapport à ce meurtre, différente de ça. Et même pas par rapport à les hommes, il lui arrive des malheurs. Pour le mal qu'il a fait, il paye le mal. Quand il lui arrive des choses dans sa vie, en rétribution de ce mal qu'il a fait. Et bien ce mal qu'il aura subi, N'efface pas le meurtre qu'il a fait au meurtre qu'il a fait, il sera interrogé sur ce meurtre, malgré tout. Alors que le muslim, lui, comme on l'a dit, les mensonges qui le touchent, efface le mal qu'il a fait. Mais ça, c'est, s'il fait avec le sabre et l'artisan. Le sabre et l'artisan. Qui On parle d'un kafir, pas de taubah chez les kafir. Tant que les kafir, ils peuvent faire... 10 000 taubahs, ça ne peut pas accepter. pas accepté Donc pareil quand dans le hadith il est dit al-abd musirrun ala al-ma'siyah huwa anna Allah yamnu alayhi bi fadlihi fa ainama wastrajan lahu Si tu on est habitueur perduré dans les péchés des obéissances et mais reste là ce qu'il veut lui parvient et ben ça je considère pas par un marque d'amour pour lui mais c'est au contraire il se fait à euh, guider par chanson vers le châtiment et ça revient à ce qu'on disait hier al amn min makr yahwa bonsoir al amn makr là c'est pour des gens faire des péchés en masse à outrance et dis mais il y verra rien à moi tu vois et ça et ça et ça et je regarde je fais ça mais il verra pas fait de l'argent fait telle et telle chose mais voilà tu vois allempardon J'ai un de chose, non pas d'un musulman. Et bah si qu'on ce genre de hadith, il faut faire attention. Accorde au fait que tu sais que tu dois obéir à Allah Azza wa Jall et malgré tout, tu obtiens ce que tu veux et tu as rien. Pour sur les questions. Ah bon, ça veut te faire peur pour te dire il y a un problème. Parce que le hadith dit que celui que Allah il aime, il éprouve. Et que grâce à Allah, il veut du bien pour son serviteur Yomakiyama, il l'éprouve pour ses excuses fautes. Et toi, tu enchaînes les fautes et tu arrives à rien du tout. On sort des questions, en mettant en question. D'accord. Allah yemunu ala man yasha bi fadlihi wa yu'aqib man yasha bi adlihi. Ne sont pas interrogés ce qu'ils font, eux ils sont interrogés. Donc Allah gratifie qui il veut, achit qui il veut par sa grâce et il rétribue qui il veut par sa justice. Et il n'est pas interrogé ce qu'il fait, mais c'est les gens qui sont interrogés. À faouaid اثبات صفه الاراده على الوجه يليق بجلاله صفات لا صفات دو لا فونتيه كما يبه ثانيا ان الخير والشر مقدر من الله <تصفيق> ثالثا ان البلاء للمؤمن من علامات الخير ما لم يترتب عليه ترك واجب او في المحرم كما ديزي ايجالمون كست ياريف سور لومسلم كم ايفروت قد ان سي دو بيان سر سلا نامين با à un délaissement d'une obligation ou à, à, à commettre du haram. Comme je disais hier, ce n'est pas mis les signes. Tu vois que dans son, dans son dîn, elle est ferme, elle est moustakim, elle arrive des choses, on est sûr que ça va bien pour lui. Mais si tu vois de lui, comme ça, il commence à chavirer, à dévier et à commettre les velours, et à changer et à se ramollir, là, ce n'est pas un signe de bien. ربنا ينبغي للخوف من دوام يعما والصحه داريدي فوا اواغ peur de se voir tout le temps les bienfaits s'enchaîner et la bonne santé on n'arrive jamais à rien comme on disait ce qu'Allah a promis en al-bura'na kum min al-khawf wal-jour waqaz min al-amwal wal-anfus wal-anfus was-samarat wa mubashir al-mu'minin nous serons éprouvés pas un peu de peur et de bien et de perte de fruits et de perte de proches فلا بنون سو قرايا الذين اذا اصابت مصيبه قالوا ان لله وانه اليه راجعون سكي لوست كامل لا مال لو لو لو التوش دي ان شاء الله اسمناك نروفيندون ولايك علم صلوات ربي ورحمه اوليك هم هم المعتدلون السلايزو لزلوش دو سينيور اين ميسيريكور دولا سون لو بيان غيدي دونك الله تعت وعدك اذا تعريف تشوف تشوف تستاف با وما تان كيسيون خامسا وجود حسن الظن بالله فيما يقضيه لك مما تقرؤه طيب كيف هو بونس دي بيان الله لما ت ت touche une chose que tu n'aimes pas il y avait des salafs alors si ton bien malade il va quelque chose et c'était content par rapport à ce genre à dire c'est pas une faute que ça lui arrive ou quoi et quand ça lui arrive il est content pour dire ce que le fait de ne pas c'est ça que tu t'inquiètes Donc si jamais ça t'arrive, c'est que t'es sur le hasle que tu vas être éprouvé. D'accord Et ils espéraient par cela, voient leur faute effacer. Ça dit ça. La yulzam min ita illa reda'uhu. Que le fait qu'Allah te donne n'implique pas qu'il agrée. N'implique pas qu'il agrée cela. Ou qu'il t'agrée, ou qu'il t'aime. Car Allah azzahu alayhi, comme a quillé, la vie yurtie à l'Iman yuhib et m'en la yuhib. Ama l'Iman la yurtie à l'Iman yuhib. Et m'habbatu Allah التفوت بحزم تمسك قدر التمسك العبد بدينه قال لا دنيا لا دون اكيلن اكي نيم با cependant la foi nous donne qui il aime mais même si quelqu'un a foi alors ils ne sont pas tous pareils certains sont plus aimés que d'autres le fasiq Allah n'aime pas qu'il va aimer le mustaqim بلا شك عدل لها ذلك كثيرة نعم مناسبات الحديث الباب حيث يدل الحديث على ان من يتصف بالايمان صبر على ما قدر عليه من مصائب لا ناخل له مما كتبه الله في الجاي يدل الحديث على ان من اتصف بالايمان صبر على ما قدر عليه من المصائب Non, Donc celui, Hadith s'informe que celui qui est dériqué comme il y en a fois, passe en train sur ce qu'il soit prédestiné comme mal, car c'est le meilleur pour lui. Sur ma carré, il s'appelle le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et il s'appelle le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et il s'appelle le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et il s'appelle le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, إن عظم الجزاء معظم البلاء وإن الله إذا أحبك ماني ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط كلا grandeur de la retribution est en mesure de la grandeur de l'épreuve et que si Allah aime des gens il les éprouve celui qui agréera aura l'agrément et celui qui s'irritera aura la colère ça c'est la suite du hadith குஜிலு அலீன அலக்கிய de son de sa la force de sa force s'attache à la religion plus sera fort plus les foi seront fortes et plus la supportere comme aja fi hadith ibn masoud an an-nabi sallallahu alayhi wasallam kana yu'aku bada khali fi fa qala idha kuntu yu'aku wa'aku shadida qala ajal qala sayni yu'aku kama yu'aku rajulan minkum qala ana thalika baynakal ajran qala ajal C'est cela qu'il est que une Masoud il rentre chez le Nabi صلى الله عليه وسلم qui était très malade. Et le a dit tu subis une maladie. Attends. Il a dit non. Moi je suis en attente de maladie comme le serait deux hommes entre vous. Il lui a dit est-ce que cela du fait que tu auras deux récompenses Il a dit non. Il a dit le fait que euh le musulman quoi qu'il atteigne qu'il atteigne qu comme mal, cela lui expie de ses fautes. Le plus de ses fautes. il six fois de ses fautes quand par le cas du Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand ses péchés sont déjà pardonnés péchés entiers et à venir ça élève en degré mais ça le renforce et ça fait de lui un, un exemple pour les autres yakoul sharh al kelimat in adhm al jazaa ma adhm al balaa ay que plus il a une épreuve dure et plus la récompense sera grande C'est également une bonne annonce. Ceux qui ont pas sauté qui, qui, qui ont qui qui ont été à euh, patient, c'est le cas de Youssouf Alissalam qui était emprisonné, au cas de Ayoub qui est tombé malade. Voilà, c'est ça. Les prophètes, à chaque blé, c'est contre le plus éprouvé, c'est l'anbiya. Et les plus déterminés sont Ulul Al-Azm 5, sont-ils Issa نوح، موسا، محمد، باقي واحد que je n'ai pas entendu. إبراهيم, je n'ai pas entendu. فَمَنْ رَضِيَا اَيَا رَضِيَا بِكَدَا إِلَّهُ وَكَدَرِيْهِ فَلُوا الْرِدَا اَيَا لَوْرِدَا مِنَ اللَّهُ وَذَا أَعْضَمْ سَوَابِ Celui qui aura agréé, c'est-à-dire qui aura accepté ce qui aura subi, donc il aura l'agrément, et l'agrément d'Allah, et ça c'est la plus grande récompense. أَمَ <underscoughs> فلو سخط اي فلو سخط من الله واذ اعظم عقوبه سلوك سيريت يعني كي سكي يريق لا يتقبل pas il s'en met contente d'accord il n'accepte pas ce qui lui arrive et ben lui il aura la colère d'Allah atawajjil c'est la pire des des euh, rétributions que Allah faut quoi contre toi le شرح الاجمالي يُعْبِرُنا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المؤمن قد يحل بي شيء أو بي شيء من المصائب في نفسه وما أو ماله أو على ذلك وأن الله سيُثيب على ذلك المصائب على تلك المصائب إذا هو صبر وأنه كلما عظمت مصيبا عظم حذرها عظم ثواب عمد الله دول حديث النَّبِي صلى الله عليه وسلم أفرق كل إخوة سوف يبقوذ على دي شوز en lui-même dans ses biens et autres et que Allah Azza wa Jall lui accorde la récompense en mesure de la grandeur de l'épreuve et en mesure de sa patience dans l'épreuve. Ce même le Prophète Sallallahu Alayhi wa Sallam bien an que les malheurs sont des signes d'amour de Allah pour le croyant, et que le décret de Allah et sa prédestination sont infaillibles à leur place. Et que Allah parmi le Maghrib, possède absolument ce qu'il éprouve son croyant. Et que ce qui est décrété ne peut que se produire, que se dérouler. ولكن من صبر ورضي فإن الله سيصيبه ولذلك برضاه عنه وكفى به ثوابا وكفى به ثوابا ومن سخط وكليها قضاء الله وقدره فإن الله سي سيسخط عليه وكفى به عقوبه اي دونك celui qui aura patienté et fait face à cette épreuve que Allah le récompensera pour cela par l'agrément celui qui son aura hérité qui n'aura pas accepté alors lui سورا رتريبي بارا قول الله عز وجل الفوائد ان المصائب مكفرات للذنوب ما لم يترتب عليها ترك واجب او فعل محرم وكملاك توش اسبيتي فوت ترسلنا مهما اسكت تديس الobligation que tu commets a ان شيء حرام انظروا صفات الله الشعب محمد الشعب العثيمين رحمه الله تعالى وقلت مالد ارفضت الكيموثيرابي par peur que sa barbe ne tombe. Et c'était un cas de Darura pour lui. Il pouvait le faire. Le reste là, il n'a pas voulu. Car pourquoi il s'est dit que la chimiothérapie c'est une cause mais n'est pas garantie à 100% qu'il a obtenu un résultat. Il y avait d'autres remèdes. Celui-ci et d'autres. Un qui n'apportait pas un mal pour sa religion et un qui aura... coûtait cela. Et pour autant, il n'était pas garanti qu'il serait guéri. Qu'est-ce qu'il a fait Il n'a pas voulu. Quand il avait dit, on avait rappelé qu'il voulait rencontrer son Seigneur avec sa barbe. Il ne voulait pas mourir sans barbe. Et au jour, tu as des gens, mon frère, pour le moins de trucs, ils se rasent. Ils se rasent directs. Le moins de trucs. Pour le travail, pour une femme, pour je ne sais quoi. Ils se rasent directs. Déjà à la base, ces gens-là, Ils n'ont pas de barres de toute façon, en général. Si ce n'est pour la mode, ou voilà quoi. Et regardez cet imam, dans l'épreuve, il aurait été permis de le faire, pourtant il n'a pas fait. Donc quand un mal te touche, et que tu n'en arrives pas à commettre du haram, ou à délaisser un wadié, tant que ce n'est pas une darura, parce que des fois c'est permis, Alors, cela va t'écouter faute. Sans quoi الصâbr, que tu asie, si fâti, La. Wa hada min alamat as-sabr, kintu wa bashantaj justement. San yanzib ba'sifat al-mahabbati lillah ala wa jalla yaqbi jalaalihi. Cela montre que par ce fait d'Allah, la Mahabba, l'amour. Sa lisana an al-bala'a lad-mu'min min alamat al-iman. Killi preuve qu'étant le croyant parmi les signes de la foi. Rabi'an izba'sifat irida wa sakhat lillah ala wa -li. jalla yaqbi jalaalihi. Ce, cela montre les attributs de l'agrément et de la colère khamisun istihbab ridha bi qadaa illahi wa qadarihi c'est recommandé d'agréer ce que Allah aura décrété saadisun tahrimi sakhat min qadaa illahi wa qadarihi Alors là, la différence c'est estirbab ridho qudara illa wa qadaruh. C'est la différence entre ce qui t'arrive tu aimes et ce qui t'arrive tu n'aimes pas mais tu acceptes. Quand quand tu aimes, tu acceptes de toute façon. Là c'est niveau le plus haut. Et après tu as des gens ce qui leur arrive ils n'aiment pas mais ils acceptent. Accepter c'est obligatoire c'est le minimum. Mais là quand il dit estirbab ridho C'est ce qui t'arrive, d'accord On va dire dans le sens où tu l'apprécies. C'est dur, mais tu en es content. D'accord Et ton âge, ça leur arrive, il veut que ça s'arrête, ça lui est pénible, mais il accepte. D'accord Ce n'est pas le même niveau tous les deux. Et le sixième, c'est l'introduction de s'irriter ou d'être mécontent de ce que Allah Zabri a décrété. Là, ça ne fait pas de ne pas accepter. مُنَا سَبَاتَ الْحَدِثِ الْبَابِ حَيْثُ حَيْثُ حَرَّمَ الْحَدِثِ الْجَزَعْ مِنَ اَقْدَارِ اللَّهِ وَذَا يَدُلُّوا الْاَنَ السَّبْرِ الْاَقْدَارِ اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ Ce hadith vient pour montrer qu'il est interdit de se mécontenter de ce que Allah a fait à l'après-destiné et montre que pas chanter sur ce que Allah a fait à l'après-destiné comme malheur serait parmi les signes de la foi نعم فايلاه هنا والحمد لله رب العالمين